نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هالي له واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له واشهدوا أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتسقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ وَبَعْضَ Donc l'intitulé du cours concerne un aperçu de la biographie, de la vie d'un grand savant parmi les grands savants d'un imam parmi les imams de la sunna du prophète alaihi salatu wassalam un savant de notre époque qui nous a rappelé les premières époques de l'islam ce grand savant c'est le grand savant dans le hadith le mot hadith du monde aujourd'hui le Mouhaddith de Shiam, la région dans laquelle il a grandi et il a vécu le Mouhaddith de notre époque, le grand savant du Cheikh Mohamed Nasiruddin Ibn al-Hajnouh al-Jati al-Albani rahmahullahu ta'ala ce grand savant a beaucoup été attaqué de part et d'autre il a été attaqué par différentes personnes et différentes tendances bien sûr égaré et éloigné de la droiture et de la voix du prophète on parle ici des fausses critiques et des fausses attaques entamées par les ennemis de la sunna Sinon, dans notre croyance, la croyance des gens de la Sunna, la croyance des salafs, après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toute personne a sa part d'erreur. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qui sont les meilleurs des hommes après les prophètes, on leur part d'erreur. Que dire de tous les hommes qui viendraient après eux, quel qu'ils soient Nous devons d'avoir du respect pour nos savants, pour cet héritage prophétique qu'ils ont et qu'ils nous transmettent. Nous devons de leur donner le respect comme ils le méritent. Mais ce respect ne nous amène pas à un suivi aveugle. Ce respect ne nous amène pas à aller leur donner des spécificités qui sont propres aux prophètes. Notre respect pour eux ne nous amène pas à les rendre infaillibles, mais ils sont faillibles. Amen. Donc, lorsque Ahlussona er défendent Ahlussona, er ce n'est pas pour dire ou prétendre qu'ils ne reconnaissent pas en ces gens qu'ils ont leur part d'erreur et qu'ils peuvent commettre des erreurs et qu'ils n'ont pas toute la science. Contrairement aux gens du faux qui s'attachent aveuglément à des gens et qui leur donne des spécificités qui sont propres aux prophètes et qui les défendent même dans le faux rappelez-vous toujours la parole de l'imam qu'est-ce qu'il a dit il a dit il a dit, إِلَّا رَدَّ وَرُدَّ عَلَيْهِ إِلَّا صَحِبَ هَدَ الْقَبْرِ Il n'y en a pas un parmi nous sans que sa parole peut être acceptée comme elle peut être réfutée, rejetée sauf celui qui est enterré dans cette tombe et la fait signe vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le seul qu'on ne peut remettre en cause de sa parole il a de sur la parole de l'imam malik rahimahullah et là on prend le mot rad la réfutation un rad c'est une réponse c'est une réfutation c'est une critique qui a toujours existé en elle-même il n'y a aucun problème il peut y avoir des problèmes lorsqu'il y a de l'injustice mais le rad en lui-même a toujours existé Et tous les hommes l'ont employé dans leur vie mondaine. Dans leur vie mondaine. Et même ceux qui, par suivi aveugle, répètent ce qu'ils entendent sans réfléchir, disent qu'il n'y a pas de rade, ils eux et ne l'appliquent pas. Pourquoi Parce que c'est impossible. Dans notre vie d'ici-bas, on est amené à le vivre. Dans votre ville, ici-bas, vous avez besoin, les gens ont besoin les uns des autres, n'est-ce pas On a besoin d'un mécanicien, on a besoin d'un boulanger, on a besoin d'un boucher, on a besoin d'un médecin, et ainsi de suite. Les gens, entre eux, se posent la question, vers qui me conseilles-tu d'aller Va pas chez tel mécanicien, va chez un tel, je te conseille tel médecin, je te conseille pas un tel, celui-là, son pain, il est bon, celui-là, son pain, il est pas bon, n'est-ce pas Et les gens acceptent cela. Et pour des questions mondaines, que dire dans la religion d'Ammar, où des personnes se sont introduites dans le prêche, quel que soit le niveau, et qui font dévier les gens de la droiture. Encore plus cela est, est demandé. Et l'Ibam al-Murma dit il n'y a pas une personne qui échappent à cela, il est qui pour ne pas être critiqué. Il est qui pour ne pas être réfuté. Là, là-dessus, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand on outrepasse les limites. Le problème, c'est lorsque la critique ou la l'invitation est accompagnée de mensonges, de, de transgressions, et ainsi de suite. C'est là qu'il peut y avoir des problèmes. Mais la critique et la réfutation en elles-mêmes, il n'y a aucun problème. En plus de cela, ceux qui essaient de vous faire croire qu'il n'y a pas de critique, au moment où ils vous disent ça, ils critiquent ceux qui font la critique. Donc déjà, ils n'appliquent même pas ce qu'ils disent. Ils vous disent il n'y a pas de critique, mais au même moment, ils critiquent ceux qui font la critique. Taillé. Donc... Comme son nom le précise bien, il est d'origine albanaise. Je pense que vous avez eu un coup sur sa biographie Donc il est d'origine albanaise. C'est un albanais de l'Albanie. Parce que des albanais, il y en a qui sont d'autres pays. Comme le Kosovo. Le Kosovo, les habitants ce sont des albanais. Bon, on les appelle les albanais du Kosovo. D'accord Et les Albanais, il des communautés même dans beaucoup de pays, dans ces environs, comme l'Afrique, il y a une forte communauté albanaise, et même dans le Chien, parce il y avait de l'immigration et les gens voyageaient. Et les Ottomans, les Turcs, appelaient la communauté albanaise « Arnaout ».« Arnaout », c'est le nom que les Turcs ont donné aux Albanais. Et Cheikh l'Albanie, dans sa jeunesse, on l'appelait Al-Arnaouti, -Arnaout, c'est-à-dire Al-Albanais. Lui, plus tard, il a préféré mettre Al-Albanie. Et vous avez des chioux dont le nom ne n'est pas Al-Arnaouti, ça veut dire Al-Albanais. Par exemple, là le grand Mohadith, le Cheikh qui était aussi en Syrie, qui s'appelle Cheikh Abdelkader Al-Arnaouti. C'est-à-dire Abdel Qadr Mais lui, Abdel Qadr d'Al-Arnaoutz, il était originaire du Kosovo. Et lui, Alhamdulillah, c'est quelqu'un qui était à la Soudna. Il y le dans le Hadith. On en a un autre aussi connu qui est, je crois, encore vivant, qui a le Qadr d'Al-Arnaoutz, il est mort, alhamdulillah. Su'ayyé dal il aussi dans Hadith. Ce n'est pas son frère. Al-Arnaoutz, comme si on disait Al-Jazabiri, on disait D'accord Mais lui, il est vraiment de l'Albanie comme Charles l'Allemagne. Mais lui, c'est un soufi, Hanafi, un ennemi de la Salafiyah. Bien qu'il ait connu pour avoir fait beaucoup de tahriq, de livres, de hadith. Mais c'est un ennemi de la Salafiyah. Et c'est un des plus anciens qui a alimenté les ennemis de l'Albanie. Beaucoup d'ennemis de l'Albanie, c'était lui qui leur... Donner des, des choses pour qu'ils attaquent le al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Donc le al-Albani, rahimahullahu ta'ala, il est né, lui-même il sait pas exactement, mais il dit qu'il a trouvé des papiers dans lesquels il est marqué 1914. Il se peut qu'il est né avant, Allahu a'ala. Donc lui il a trouvé des documents dans lesquels il est marqué qu'il est né en 1914. L'Igyr en 1333 au 1300 de l'Égypte. Et il est né dans la capitale ancienne de l'Albanie qui s'appelait Shkodra. Qui s'appelait Shkodra, c'était la capitale. Maintenant la capitale c'est Tirana, la capitale de l'Albanie. Avant c'était Shkodra. Et lorsque il a atteint l'âge de 9 ans, son père a réuni toute la famille. Son père était un imam. Et c'était un shir, Hanafi, qui a étudié dans les écoles de Turquie. C'était à l'époque du sultanat ottoman, et les grandes écoles étaient là-bas. Et il a étudié donc à, à Istanbul, qui était la capitale du sultanat ottoman. Et il est revenu dans son pays en tant qu'imam et professeur. Donc il a grandi dans une famille, même si c'était une famille pauvre, mais religieuse. D'accord Il a été éduqué par son père. À l'âge de 9 ans, il y a la révolution communiste qui prend de l'ampleur et qui atteint l'Albanie. Et le nouveau souverain de l'Albanie, il veut imposer le communisme dans le pays. Et donc là, le père de Cheikh l'Albanie, comme d'autres familles albanaises, il va faire l'immigration. Et j'ai dit ça, c'est un bienfait qu'a fait mon père, je ne pourrai jamais le remercier pour cela. Grâce à l'émigration, à la hijra qu'il a fait, ça m'a permis de grandir dans un milieu où j'ai accès à la langue arabe directement, qui me permettra d'aller directement aux sources. Et c'est pour cela que même s'il est différent avec son père pour des questions religieuses, Mais il a dit que dans ses sous il a toujours fait des do'as pour son père. Taïm. Donc Jacques El-Ban, il arrive à Damas, puis il entre à l'école, dans une école qui s'appelle l'Is'af al-Hayri, et il va faire toute là tout le primaire. Quand il a terminé le primaire, comme beaucoup d'anciens à l'époque, Ils n'aimaient pas trop l'école publique. Ça, même au Maghreb, on en avait des familles comme ça, beaucoup de familles, en ancienne. Ils n'avaient pas confiance en l'école publique. Mais l'école primaire, ça lui a permis d'avoir une culture générale et un savoir de la langue arabe. Parce que le programme, il est quand même convenable de, de ce côté-là. Puis son père, il l'a gardé à la maison et il l'a chez des professeurs. Et il a eu donc un cursus chez les professeurs et chez son père, Alhamdoulilah. Puis donc le chef, plus tard, il apprendra de son père un métier qui va lui servir et qui va lui être utile. C'est la réparation des montres. Et c'était devenu un des plus grands réparateurs de Damas, connu pour son sérieux et son travail minutieux. Et le travail minutieux de l'horloger, a fait de lui quelqu'un de binitieux dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam puis alhamdulillah le shir va découvrir la véritable voie et combien dans les écoles juridiques il y a des contradictions avec la sunnaf du prophète sallallahu alayhi wa sallam car il a grandi dans un milieu hanafi puis Alhamdulillah le chef va se distinguer Alhamdulillah et il va commencer à être connu, il va enseigner à Damas puis dans les années 40, il va comment il va faire son pèlerinage dans les années 40, il fait son premier pèlerinage il a déjà été abriable, il a accompagné en tant que guide religieux le bataillon saoudien qui était venu après la proclamation de l'état d'Israël, il y a eu la guerre avec les pays arabes et donc l'Arabie saoudite a envoyé un bataillon et qui était à Damas et le responsable de ce bataillon Vous savez les anciens saoudiens, ils avaient au minimum une connaissance dans la aqida et dans ces questions religieuses, ils en avaient la connaissance parce que c'était l'enseignement qu'il était il l'ont été dans toutes les mosquées. Avant qu'il y ait l'entrée des frères musulmans et tout le mal qu'ils ont pu amener. Et donc ce responsable du bataillon, ce chef du bataillon, il avait pas même une culture et une connaissance, il est passé devant le kiosque dans lequel Cheikh al les préparait. Et c'était un endroit où même des jours des étudiants venaient et ils passaient leur temps dans l'étude de livres ou de discussions. Et il a assisté et il a participé à certaines discussions. Puis il a commencé à le connaître et quand le bataillon devait rentrer en Arabie, ils vont proposer de les accompagner en tant que guide religieux jusqu'à Riyad. Donc ça sera sa première la première fois qu'il viendra à Riyad, ça c'était dans les années dans les années 40, puis après cela il voyagera de temps à autre en Arabie. Le grand savant malien qui était le grand Mohaddith de Médine, al-Sheikh Hamad ibn Muhammad al-Ansari, ala, était malien d'origine arabe. Il s'appelle al-Ansari parce que son arbre généalogique la jusqu'à un coup parmi nous parmi l'Asra. Cheikh Ahmad al-Azhar, il la première fois que j'ai rencontré l'Albanie c'était en 1954. En 1954, j'étais été rendre visite à Cheikh Abdelaziz et à Abdillah ibn Dibaz. Et il a dit quand je suis arrivé, je l'ai trouvé en compagnon de Cheikh l'Albanie. Et Cheikh l'Albanie est en train de lui exposer ses travaux concernant Sonat Abidam. Et il a dit qu'à ce moment-là, il ne lui demandait de le publier. Donc, Cheikh Ahmad, il dit, c'est la première fois qu'il avait rencontré Cheikh El-Bahim, Rahimallah. En 1960, 1381 de l'Egyre, il y a la création ou la fondation de l'université islamique de Médine. En 1960, elle a été fondée. Et a été fondée spécialement pour les musulmans étrangers. C'est pour cela que la majorité des étudiants sont sont étrangers. C'était une université réservée aux musulmans du monde. Bien sûr, les Saoudiens ont le droit d'y entrer. Mais à la base, c'était fait pour les gens de l'étranger. Et pour l'enseignement du hadith, Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim Ali Sheikh, l'ancien Mufti d'Arabi Saoudite, Rahimahullah, qui est mort en 1969. Il a fait appel à Sheikh Al-Bani pour qu'il soit enseignant à l'université islamique de Médine. Donc le Sheikh Al-Bani, il a été enseignant à l'université islamique à son ouverture. Puisqu'il y a beaucoup de gens, des fois, ils savent pas trop se situer quand il parle d'un sujet. Ils ne savent pas à quelle époque il y a eu telle ou telle, telle, telle, telle chose. Charles El-Bahni a enseigné à l'ouverture de l'université islamique pendant trois ans. De 1960 jusqu'à 1963, pendant trois années scolaires. Puis les autorités ont demandé à Sheryl Ebez, comme il était très proche, un très grand ami de Charles El-Bahni, de lui dire que son contrat s'arrête. Les autorités, ils reçoivent des informations, ils reçoivent des, des choses, des dossiers, puis ils prennent, une prennent en considération. Il y a eu des professeurs égyptiens qui ont monté un dossier contre l'Elvain. Des égyptiens qui en avaient marre de sa présence dans l'université islamique de Médier, qu'il est dérangé qui remettaient en cause certains de leurs enseignements. Charles Elberi quelqu'un qui a toujours eu le sens de la critique, dans le bon sens. Et donc ça dérange. Ça dérange des professeurs qui ne veulent pas que leurs élèves les reprennent. Donc quand ils ont vu que beaucoup de ces sujets tournaient autour de Charles Elberi, donc ils ont monté un dossier contre lui pour qu'on l'éloigne. Et Cheikh l'Alban a toujours bien pris les choses. Il savait, il était convaincu que quoi qu'il arrive c'est un bien pour lui. Si je ne suis plus là, c'est pour que je puisse plus donner de, du temps à mes travaux dans le hadith. Subhanallah. Donc voilà la raison pour laquelle, à cette époque-là, il n'a pas continué à enseigner à l'université de sa de métier, bien que Tous les ans, il vient plusieurs fois dans l'année pour les hajj et les Amra. Et il enseignait, euh, donc même, même en Arabie, dans les mosquées et autres endroits. Et cher l'Alban en a gardé un très bon souvenir. Cette période où il était enseignant à l'université islamique de Medina, tellement qu'il en a gardé un bon souvenir dans, sa, dans son testament, Il a demandé que toute sa bibliothèque, tous les livres, même des manuscrits, soient donnés à l'université islamique de Médine. Hein Donc il a il a fait cadeau à l'université islamique de Médine pour que les étudiants et les chercheurs puissent en profiter. Et qu'Allah guide les musulmans au droit chemin, Mais les Égyptiens, qu'Allah leur facilite pour nettoyer leur pays de tout ce qu'il y a comme mal. Ça a été, ils souffrent de beaucoup de problèmes dans notre époque. Beaucoup de nos problèmes dans la religion, il y a toujours un Égyptien derrière. Vous m'excuser c'est impressionnant. Al-Asra, combien on en a égaré du monde C'est une institution égyptienne. Les frères musulmans, combien ils ont égaré Qui les a fondés Hassan al-Bandah, c'est un Égyptien. Mohamed al-Ghazali, c'est un Égyptien. Keshe, c'est un Égyptien. Sha'arawi, c'est un Égyptien. Al-Qaradawi, c'est un Égyptien. Celui qui a mis la 6 années et le mal chez les salafis du Koweït et dans plein de pays, c'est abdul Abdu'l-Khal, c'est un Égyptien, même si est Koweït depuis 50 ans. Al-Qaradawi, il est depuis plus de 50 ans. Au Yémen, le premier qui a fait la firma les prêcheurs et les choux du Yémen, c'est un égyptien, Aboul Hassan al-Ma'libi. C'est un besouli qui était au Yémen. En Afghanistan, celui qui a derrière beaucoup de problèmes et qui a emmené dans les gardements avec lui, euh, comment il s'appelle Moussama Ben Laden Qui était un peuple saoudien. Un peuple saoudien, c'est même pas un chersain, c'est un peuple saoudien qui a voulu peut-être De bonne foi il a voulu aider ses frères mais il va aller se trouver dans des, dans des camps dans des, entre les 20 autres personnes Ibn al-Rawahili, Ibn al-Rawahili c'est un égyptien Sayyid Kroko, c'est un égyptien Allah et Subhanallah, ils ont raison du travail Al-Hadda Diyya, C'est -ce le grand terme de... Ça vient de d'où le mot Al-Hadda Ça vient de Mahmoud Al-Hadda. Mahmoud Al-Hadda, c'est un Égyptien. Mahmoud Al-Hadda, c'est un Égyptien. On ne sait qui derrière lui, mais il y a quelqu'un derrière lui. Ça, il n'y a pas tout doute. Hein qui s'est fait passer pour quelqu'un qui est le plus fervent amoureux de la Souda. Et tellement qu'il y avait de l'engouement de l'amour et qu'il était à midi, Il a décidé, alors qu'il n'a pas de cursus religieux. Ce n'est pas un savant ni un chiffre. Il a un diplôme dans l'agriculture. Mais les Égyptiens, ils ont, un, ils ont quelque chose. C'est des gros parleurs. à ah, tu lui donne le micro, pendant des heures, il peut parler. Toi, tu vas parler pendant une demi-heure, tu vas te fatiguer. plus quoi dire. Lui, il peut parler. Ça, c'est un bon qu'ils ont. Et à midi, un beau jour, il a décidé, avec ses suiveurs à meubles, de brûler des livres de l'Islam. Il a dit que tous les livres d'Ibn Hajar al-Asqadani, Fethulbay, et le charg de muslim, de Nawawi, ils doivent être brûlés à midi. Et ils ont commencé à les brûler. Ça c'était dans les années 90. Dans les années 90. Qui a combattu Mahmoud al-Hadda et ses positions, et ses paroles, et ses opinions, et ses, et ses suiveurs, c'est le ulama de la Salafie. Et c'est d'où les autres Personne n'a parlé. Qui a mis un terme à sa taoua Parce que là elle remet. Mais qui a mis un terme C'est le ulama de la Salafie. Cheikh Nubaz, Cheikh Elbani, Cheikh Rezemi, Elimashayikh de Mehdi, Cheikh Mohamed Amman, Cheikh Hamad Al-Assari, Cheikh Rabia et Ils ne l'ont pas laissé. Juste à mettre un terme à son prêche. Puis, il a été oublié. Mais d'autres avaient en tête ce prêche-là. Mais là-dedans, parfois dans un mâle, il y a un bien. Fuit une époque où on disait que les salafis, vous êtes trop durs dans la critique. Allah a fait que, il y a des gens qui les ont dépassés. C'est bien pour montrer que les salafis sont au juste milieu. Il entre ceux qui ne critiquent pas ce qui doit être critiqué et ceux qui ont outrepassé les limites, qui sont le dans la critique. Mais au final, tous ces sectes-là, leur but final, c'est de mettre un terme à la tarwa véritable ceux qui suivent convenablement le prophète et ses compagnons. Mais ils ne pouvaient il pas prendre de l'ampleur, ils ne pouvaient prendre du monde. Ça, c'est... C'est comme ça, c'est la vie de la vie de tous les jours. Un jour pour toi, un jour contre toi, c'est comme ça. Sallat wa wa ta'ala qui a décreté qu'il y aura toujours le combat entre le vrai et le faux, entre la vérité et le mensonge, jusqu'au jour dernier. Alhamdulillah, un bon musulman, il comprend ça. Et cher Elbani, rahimahou Allah, depuis très longtemps, on voulait l'atteindre. Pourquoi Parce que les tendances n'ont pas pu avoir le dessus sur lui c'est quelqu'un, il pouvait se retrouver tout seul s'il est convaincu d'une vérité même s'il n'y a personne avec lui il reste à la de là parce qu'il ne cherche que la vérité rahimahullah donc Al-Shir al il était professeur à Meillier à cause des égyptiens qui étaient présents là-bas qu'on fait un contre lui, des Syriens et Égyptiens à Riyad ont fait le dossier sur lui. Beaucoup de mal qui se passait, on met tout ça sur le dos de, de Cheikh l'Alban. Mais Cheikh l'Alban, il passait à côté. Je pas attention à ces gens-là. il a regardez ces gens-là, ils sont dans les oubliettes. Et celui qu'Allah a éliminé son nom, c'est Cheikh l'Alban, rahimahullah. Même les élus de l'Albanie, Ilmaisi saha'hu l'albani, ta'arfa'hu l'albani, ta'arfa'hu l'albani. Tout le monde, dans l'époque là, comme facilement Akhati lui dit, facilement, saha'hu l'albani, ta'arfa'hu c'est rentré chez tout le monde. Personne ne se pose la question. Enfin, certains mecs qui ne le connaissent pas, ils peuvent penser que c'est quelqu'un des premières époques. Subhanallah. Cheikh l'Albani donc il faisait il venaient beaucoup en Arabie Alhamdoulilah pour éviter les années 70 il y a eu la de Juhayman Juhayman avec un groupe de personnes Cheikh l'Albani les a connus, ils venaient à ces assises Cheikh l'Albani les a connus, ils venaient à ces assises et apparemment c'est des gens qui avaient beaucoup de bonne volonté Ils profitaient de la période des Umrah et du Hajj pour corriger les apportations des gens. Rien Mais, ils s'isolaient. Et ils commençaient à avoir de l'excès et de l'exagération. Et à vouloir voir des résultats rapides. Les quand Alemah, ils savent très bien que les résultats ne sont pas entre nos mains. Et celui qui s'empresse d'avoir un résultat à sa punition, c'est qu'il ne l'amènera pas. Jusqu'à, comme Shem, un égyptien est entré dans l'ordre. Encore un égyptien. Il rentre dans leur rang et il leur donne l'idée des armes. Ce que eux ne pensaient même pas. Et ils ont pris les armes. Et ils ont pris... Et comment on appelle ça L'arme l'Europe. Pas le, enfin, le cercle UIC. Comment ça s'appelle Le bancard. Ils ont pris les bancards en en faisant croire que c'était des morts qui avaient tombé, malgré que c'était des armes. Et ils sont rentrés dans la mosquée sacrée. Et ils ont fermé les portes et ils ont pris en otage les pèlerins et les gens qui étaient dans la mosquée sacrée, ils ont donc tué devant la Kaaba. Aoudou Les autorités ne savaient pas quoi faire, comment faire. Devant la carabelle. Et ils ont pris en otage la, la mosquée sacrée pendant 15 jours. Juste là que, il fallait trouver un moyen d'attendre qu'il y ait le moins de dommages pour Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que c'est le GIGN français on lui a donné la permission d'entrer dans les lieux pour mettre un terme de cette fuite-là. Et ils ont tous été pris, et ils ont été condamnés à mort. Bon. On a essayé de mettre ça sur le dos de Sheryl El-Berb. Alhamdulillah, alors qu'il en était, innocent. Sheryl El-Berb. Puisqu'ils se, se sont déjà assis assez, assez courts. Et c'est là que Sheryl a été prié de quitter les lieux et de retourner au Yémen. Mais regardez, lui, ça faisait un moment qu'il était en Arabie, qu'il avait étudié en Arabie, qu'il avait étudié en ma'at haram al-Makki, en jami'a il était en Arabie, mais dans un mâle, il y a un khayr, c'est que Shafmourbul va quitter les lieux, malgré lui, pour aller à Talmash, chez lui, pour fonder l'école de Talmash. Et le khayr qu'elle a fait pendant pendant plus de 20 ans, bien que celui qui a pris la place derrière il a tout détruit a détruit tout le travail qu'a fait Cheikh Mourbet. Allah nous ta'ad. Mais qu'Allah, il donne des personnes meilleures, Inch'Allah, dans un futur proche. Taïe. Cheikh l'Alban, l'Ahmallah, encore une fois, il est accusé. En Syrie, les frères musulmans ont bougé beaucoup. Et Cheikh l'Alban a préféré quitter les lieux pour aller habiter en Jordanie, qui était un endroit calme tranquille et c'est toujours dans la terre de Shia. Ça fait partie de de Shia. Et il a déménagé en 1980 et il a habité à Amman en Jordan. Deux ans après, il y a le soulèvement des frères musulmans en Syrie. Ça va être un massacre, une tuerie. En 1982 c'est que les frères musulmans, ils ne prennent jamais de leçons ils sont aveuglés par le siège du pouvoir tellement qu'ils sont aveuglés ils ne prennent aucune leçon il y a eu des dizaines de milliers de morts surtout dans la ville de Habar on a imputé cela à chaque Elbani jusqu'à ce que les gens Jordaniens ont pris l'Elbani ils m'ont dit tu vas en Syrie l'Elbani il va aller dans la nuit rentrer en Syrie, aller chez sa famille. Sa famille vont lui dire, tu quittes les lieux. Parce que s'ils te prêtent, c'est fini pour toi. Il va aller au Liban. La guerre civile au Liban. Il se retrouve au Liban, loin de sa famille. Les Émiratis, ils entendent parler que l'Albanie, il a des problèmes et ils vont le chercher au Liban. Et il va rester avec eux pendant plusieurs mois aux Émirats. Taïeb. Puis, Certaines personnes vont intercéder auprès du roi de Jordani pour que l'Albanie puisse revenir. Alhamdoulilah, l'intercession, elle finit par être acceptée et il peut revenir à nouveau auprès des siens. Donc, auprès de sa famille, et il va rester là-bas, Alhamdoulilah. Et en 1990, le chef d'Albanie accomplit son dernier Hajj. En 1990 son dernier pédéminage est c'est sa dernière visite de l'Arabie en 1990 il y a, il y a beaucoup d'audiours qui ont été faites hein, dans ces périodes-là Fata wa Tzedda a de cette époque-là quand je parle des Égyptiens il faut pas oublier que l'Égypte a sorti des grands savants de la Sonna des vrais, des imams reconnus et qui ont été des professeurs de beaucoup de chiour d'Arabie Parmi les mains des Égyptiens, pour revenir, on a tous ceux qui se sont, sont fait passer pour des Salafis. Abu Ishaq al-Haweli, Mahmoud al-Masri, Mohamed Hassan, Mohamed Hussain Ya'ob, Mohamed Ahmed al-Muqadda, Mohamed Ahmed Ismail al-Muqadda, Ahmed Farid, et d'autres, j'oublie leur nom. Tout cela, hein? mais un beau leur vrai visage il apparaît. Parce qu'au début ça n'apparaît pas à tout le monde. Mais l'Égypte a connu des grands savants. Al-Shiaq Mohamed Hamid al-Faqih, qui a fondé Jamahd Ansar Sunna al Le grand Mohamed d'Égypte, Al-Shiaq Ahmed Mohamed Shaq, qui dit que le, le mouvement des frères musulmans, il est financé par les juifs et les communistes. Il dit en cela, il n'y fait aucun doute. el Ahmed Mohamed Chakr, il est mort en 1957. Ça veut dire que le colère des femmes, c'est le cas d'aujourd'hui. El-Sheikh Abdu'l-Zahir, Abdu'l-Sabh. el Mohamed Abdu'l-Razzar, Hamza. El-Sheikh Mohamed Khalil al-Harras. El-Sheikh Abdu'l-Rahman al-Waqim. El-Sheikh Mohamed... Abdu Wahab al-Banna et son petit frère Hassan Abdu Wahab al-Banna qui, qui est le chef le plus âgé et le plus ancien en Egypte et qui est dénigré et oublié par combien de monde Pourquoi Parce que c'est son animosité envers les frères musulmans parce que les frères musulmans ont décidé que c'est eux qui aident qui veulent et ils ont un qui ils veulent wa'iyyadu billah Le petit frère de Cheikh Ahmed Shaq, qui est un dans le hadith. Mahmoud Mohammed Shaq, qui est un dans la langara. Une référence dans la langara. Et c'est lui qui dans les années 50 écrivait dans les journaux en des réfutations aux écrits de Seyyid Khotoum. Et Seyyid Khotoum n'acceptait pas et répondait en réponse à ceux qui disent que cette Khotoum n'a pas été conseillé qui était réeur dans l'Ankara beaucoup ne le connaissent pas les fra musulmans ont fait en sorte qu'ils ne soient pas médiatiséqu pourquoi Parce que il n'a aucune relation et il met en garde contre les fra musulmans Il savent ce sont les îles, ils connaissent ces gens de chez eux ils savent très bien le fondateur des fras musulmans un jour il reçoit la visite dans le marquès d'Azhar Souna, de Hassan el-Banna, le fondateur des Prats-Musulmans, qui est mort en 1949. Et Hassan el-Banna vient lui pour lui dire il faut qu'on s'unisse pour le prêcher, qu'on parle du même pouvoir. Mohamed Hamad el-Faké lui dit, d'accord, mais on appelle à quoi Si on s'unisse, on parle à Hassan Panna lui dit pour appeler l'islam. Mohamed Hamd al-Faqid lui mais tout le monde dit qu'il appelle à l'islam. Mohamed Hamd al-Faqid lui dit, écoute, son si on ensemble c'est pour appeler les gens au tawhid pur. La droite sur Allah seule sans rien de m'associer et on combat toutes les formes de polythéisme. Hassan Panna dit que le mieux ce serait dans un premier temps d'appeler les gens à l'islam qu'ils connaissent une fois qu'on les aura réunis à ce moment là on fera le prêche que tu as dit le cher Mohamed Hamid al-Faqid dit cela n'est pas le prêche des prophètes tous les prophètes et à tête le prophète Mohamed alayhimu salatu wa salam ont appelé en premier lieu au Tauhid à lui c'était d'Allah et le combat et le rejet et le désaveu du polythéisme Hassel Benna veut dire mais si on fait cela les gens vont fuir ils vont pas accepter Jean-Mohamed Hamd al-Faqib la guide des gens tu n'en es pas responsable elle n'est pas entre tes mains et c'est Allah qui guide qui il veut et ils se sont quittés ils n'ont pas trouvé d'accord Ça, ah, c'est Hassan El-Banna, à ah, l'époque déjà, voilà, ce à quoi il avait. Allahou n'ista'a. Cheikh El-Al-Bani, rahmahullah, il est mort le samedi 2 octobre 1999, dans fin d'après-midi, rahmahullah ta'ala et c'est un imam qui a laissé beaucoup de trésors dans la science du hadith beaucoup sont même étonnés hein, du travail qu'il a qu'il a laissé comme disait le grand savant et le grand élève de Sheikh l'Albani al-Shaykh ibn Hadiyah al-Badkhani hafidahullah il disait que Sheikh l'Albani a fait une étude des manuscrits du hadith que les institutions entières financées par des états réunies, ils ne pourraient faire c'est un, un, un travail gigantesque énorme qu'il a fait il a fait revivre et il a largement participé et la plupart de ceux qui travaillent dans le domaine du hadith un emprunt de général ne sont que le fruit du prêche et de la da'wah de Jer al-Bani. Et Allah l'a distingué parmi les autres. C'est pour cela que les grands savants de l'islam savaient la valeur de Jer al-Bani. C'est pour cela que le chef, il ne baisse, et il est qui il est. C'est un imam, un grand chef de l'islam. C'est parmi les rares qui faisait rappeler les premières époques de l'islam. Un homme connu pour sa piété, son ascétisme, son adoration, et sa vaste science alayhi rahmatullah il dit lorsqu'il est questionné sur le hadith du prophète qu'Allah fait sortir à chaque siècle une personne qui fait revivre la religion les préceptes de la religion il a dit le moujet Le revivificateur de cette époque, c'est l'Albani. Et si ce n'est pas lui, je ne sais pas ce qui alors. Al-Sheikh, le Mohaddith, le grand savant de Médine, Abd al-Muhsib, qu'est-ce qu'il dit Il dit que Cheikh l'Albani, à son époque, c'est comme l'imam Ahmed à son époque ne l'aime que quelqu'un qui est sunnite et ne le déteste qu'un que quelqu'un qui adhère à l'innovation Al-Shir Hamad al-Ansari C'est celui qui a le plus ramené de manuscrits dans le hadith à l'université islamique de Médine. Et il dit que la période où il a le plus ramené, c'est sous la présidence de Cheikh Ahmad al al-Abad. Il a ramené près de 5000 manuscrits qu'il avait cherché dans le monde. Et Cheikh Ahmad al-Assad, lorsqu'il allait à Damas, Il était chez Cheikh Al-Albani. Et il dit, parce que Cheikh Al-Albani, alhamma il a fait parmi les grands travaux qu'il a fait, il a fait un grand travail concernant de mousned de l'imam Ahmed. C'est un énorme recueil de hadiths de mousned de l'imam Ahmed. Il y a près de 4000 hadiths dedans. Et il en a fait un index qui facilite les recherches c'est lui-même qui l'a fait à la base Sheikh Al-Balley fit le lui-même puis il l'a mis à disposition des autres chnus et des étudiants et des chercheurs lorsqu'ils ont eu accès à cet, à cet index ils ont vu l'énorme effort qu'il a entrepris et donc Sheikh Hamad Al-Ansari il dit Cheikh El-Bani nous a énormément facilité la recherche dans le Mousselman Ahmad. Avant cet index, pour chercher certains hadiths de certains compagnons, il fallait, il fallait beaucoup de temps de recherche pour y accéder. Cheikh Abdel Mouh, c'est Al-Abad, parmi beaucoup de paroles qu'il a dit, Pour honorer al-Sheikh l'Alban, il dit il y a deux personnes que tout étudiant dans le hadith ne peut se passer. C'est al-Hafr ibn Hajar al-Asqalani, rahmahullah, et al-Sheikh l'Alban, rahmahullah. Et combien, combien, même parmi les ennemis, ils vont chercher dans les livres l'Albani Et ils mettent ça dans leurs ouvrages Mais ils ne mettent pas le nom de l'Alban C'est comme on dit Certains ne savent pas tricher Donc ils font du mot à mot Donc un, un connaisseur Il retrouve les deux paroles de l'Alban Subhanallah Pour qu'on leur attribue Ses efforts et ses recherches Alors que ce n'est pas le fruit De leurs efforts à eux-mêmes Il y a beaucoup de paroles, là je vous en remets que certaines. Al-Shir Salih de Mohamed al-Haydan, le grand savant de Riyad, il dit ceux qui traitent ou qui taxent l'Albanie de Mourji ne connaissent pas Al-Hirjah. vous demande à quelqu'un, Al-Hirjah c'est une secte qui existe et qui a existé depuis très longtemps. Et les ulems de la sunnah nous ont expliqué où sont les erreurs des morges donc quelqu'un lorsqu'il en un mot il se voit d'en connaître la définition que veut dire Al-Hirjah et quelles sont leurs caractéristiques Al-Hirjah c'est ceux qui dit ça, qui dit ça, qui dit ça lorsqu'on voit la définition d'Al-Hirjah Al-Bam il n'a rien à voir avec Mais vous allez voir d'où ça vient ce problème. Rien n'est le fruit du hasard. Et ceux qui préentendent ou disent ces choses, ils n'ont pris quelque part. Et comme disait Chère le Thémin, rahimahoua, ceux qui disent que l'éleven est à c'est soit ils ne connaissent pas c'est quoi l'argent, ou soit ils ne connaissent pas le ché en lui-même. Al-Shaykh Hamoud ibn Abdillah al-Tuweijri, Rahimahou grand sargon de Riyad, qui est mort en 1994, il dit Al-Albani est un signe parmi les signes de la Sunna, ou un symbole parmi les symboles de la Sunna. Celui qui vient à le dénigrer ou parler en lui en mal, celui là il vient à aider à parler en mal ou à déer la sona en le touchant on touche à la sona je vous ai bien dit qu'on parle des critiques des égalés et que dans l'islam la critique elle existe et qu'il la main de la sona il suffit le prophète sans salaire. -Sain C'est pour cela que qu'ils n'acceptent pas mutuellement les paroles des uns des autres. Et ils peuvent se réfuter les uns des autres. Et ils peuvent se critiquer les uns des autres, mais c'est une critique au sein de la soudnage. Au sein des gens de la soudnage. Au sein des salafis. Ce sont des questions sur lesquelles il y a à prendre va laisser. Et celui qui suit une opinion, il suit qui le considère comme étant la vérité. Jusqu'à preuve du contraire. donc vous connaissez pas trop c'est le petit frère de trop propos et les mort n'avait pas très longtemps il avait près de 96 ans non il a cet âge là sans revenir à la vérité et il est celui qui ests' forcé un égyptien aussi qui s'est efforcé de propager les ouvrages et les idées de son frère Seyyid Khotob. Seyyid Khotob, il a baissé la tête qu'il a reforcé, il a tout ce qu'il avait. Mohamed Khotob, il a voulu appuyer les opinions de son frère sous couvert de la Sunna et du Tawhi. Qu'est-ce qu'il a fait Ça, c'est un travail de longues années. Il a pris les opinions de son frère et il en a fait la Sunna. Et la Sunna, il en a fait à l'Hirjah. Donc, ce que lui va prouver, c'est la Sunna. Et la soudna de base, c'est les al -ja. qui ne sont pas d'accord, c'est des al -ja. Donc tous les adeptes de Mohamed Qutub et les élèves de Mohamed Qutub et ceux qui sortent de l'école de Mohamed Qutub, et Allah sait combien sont en Arabie. Pendant des décennies, ils ont eu le temps de bien propager leur poison. Jusqu'à qu'ils aient des habitants du pays, originaires du pays, des Saoudiens, qui sont les portes-paroles des frères musulmans comme Safar al-Hawwani, Salman al-Awda, Ayd al-Qamni, al-Humar La rassoula c'est un fou tiens. non je reste dans l'Arabie Ah, et puis ceux qui sont venus après, parce que ça c'était les groupes, ceux qui sont venus après comme Abdelaziz Al-Tarifi, Mohamed Al-Alifi et plein d'autres, Awad et plein d'autres Abdel <coughs> Kalbani qui lui à la base n'est qu'un imam de mosquée Alors, Les autres encore, ils sont considérés comme des chioux et des prêcheurs Lui à la base c'est que quelqu'un qui fait la prière et le tarawih Mais aussi, il est dedans Aussi, Su'ouj Sherif Dernièrement, il a beaucoup de Il montre un peu ce foyer Et qu'est-ce qu'il défend Et plein d'autres Allah sait Combien sont-ils Allah Donc, maintenant C'est eux qui ont pris les pandas Et qui parlent Mohamed Khotou Lorsqu'il a eu l'emprise Avec son mouvement, parce que qu'est-ce qui s'est passé Quand l'Arabie Saoudite a été fondée, elle avait besoin de professeurs. Le fondateur, Abdelaziz Al-Sa'ud, il a fait venir les savants de la Sunna qui avait dans le monde. Et parmi ceux qui se distinguaient, c'était ceux d'Egypte, Ansar Sunna al et les savants d'Ahlul Hadith en Inde. Alors à l'époque il y avait pas de Pakistan, c'était l'Inde. Donc il a fait venir des savants de la Sunnah, des vrais savants de la Sunna. Les rois des musulmans, ils n'a pas été fait appel à eux. Alhamdallah. Ils n'a pas été fait appel à eux. Mais comment ils se sont retrouvés dans le pays C'est parce qu'ils ont été persécutés. Et à l'époque, ce n'est pas aujourd'hui, beaucoup de monde ne savent pas ce qui est vraiment se passe ne pas la réalité de certaines personnes. Et ils se sont fait passer pour des gens qu'on a persécuté pour leur religion parce qu'ils veulent l'islam, parce qu'ils veulent l'application de la sharia. Donc les autorités saoudiennes les ont reçus à bras ouverts. Ce n'est pas comme ceux qu'on a fait venir pour leur science. Donc ceux-là vont se retrouver en Arabie, et on va les honorer. Comme ce sont des gens qui ont été persécutés, qui ont subi du mal, on va les honorer. Et on va leur donner des fonctions, et ainsi de suite. Au lieu de remercier hein, ces gens qui n'auront fait du bien, et eh ils vont planter les grains de leur poison pour qu'un jour, il y a les fruits qui vont sortir de leur dâme. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. On va subi les conséquences jusqu'à maintenant. Mohamed Koto va être le superviseur du doctorat de Safar al-Hawwani. C'est le Moushep. Et Safra al-Hawwadi, c'est par la fin des années 80, il passe son doctorat qui l'intitule « Vahiratul irja fil al-alab L'apparition, la présence de l'irja dans le monde islamique. En réalité, son livre, il va être interdit de publication en Arabie Saoudite. Mais il va être publié. Où En Égypte en deux volumes certains jours de la sonadise ce livre est divisé en deux une partie c'est la défense de cette Proto et l'autre partie l'attaque contre l'Albaï et c'est pratiquement le premier mais ça doit venir de Mohamed Proto qui a parlé que l'Albaï il a pu l'Irja avant c'était pas connu ce genre de propos ce n'était pas connu donc il a concentré son attaque sur l'Albanie, mais dans son livre parfois il le dit clairement et parfois il le dit pas clairement mais je dirais l'Albanie de son vivant il a parlé de ce livre là et lui-même il a dit il a parlé des attaques qu'il y a dedans Wallahoukoukousta'un mensonger donc et depuis ça a alimenté Tous ceux qui ont voulu attaquer l'Albanie, ils n'ont arrêté à l'ergeur. Alors parfois, ils vous ramènent des phrases qui veulent rien dire, si on regarde vraiment. Ils disent, mais l'Albanie n'est pas un Qui a dit qu'il était un faït Déjà, premièrement. Dans le défaillé, des gens, quand ils parlent, on se demande avec qui ils discutent. On on se demande avec qui ils discutent. S'ils sont face à des gens qui disent que l'Albanie est un raït, ben oui, là oui, il faut préciser. Mais tu es face à des gens qui ne reconnaissent pas l'infaillibilité de l'Albani. L'infaillibilité est donnée aux prophètes. Les compagnons ne sont pas infaillis. Que dieu des hommes qui viennent après Subhanallah. Ou voilà. alors, l'Albani a sa part d'erreur. Oui, Mais c'est pas parce qu'il a sa part d'erreur qu que tu peux inventer, n'importe quoi, sur lui. Subhanallah. C'est comme si quelqu'un disait, « Un tel, il a poussé l'arrivée comment ça à... ben il peut devenir un posta. oui il peut devenir un posta. mais c'est pas une raison pour l'arrivée que tu as acquiré c'est pas parce que tu as rendu une phrase qui est vraie hein, que tu as agi hein, dans ce sens quand les khawar aujourd'hui le jugement appartient à Allah quelqu'un peut dire le contraire mais c'est une vraie parole derrière c'est un mal qui est, voulu, qui est voulu il se cache derrière une vraie parole mais derrière c'est un mal qui est, qui est voulu subhanallah Donc voilà l'origine de ce problème. Et depuis, de temps à autre, le sujet y revient. Voilà, il de Bidda. Alors, on a un Mohamed Omar, salu, bazmoul, cher Mohamed Omar Salim Bazmoul, qui est le grand frère de cher Ahmed Bazmoul. Cher Mohamed Bazmoul, qui, qui était déjà venu en France. En 2001, il était venu, l'été 2001, il était venu à l'Omnesouba, non le séminaire qui avait été fait à l'époque Hafidhahullah ta'ala qui est un grand professeur à Jame'at-Roum al-Qur'a il a un livre qui s'appelle Al-Intisar Diahdil Hadith La victoire donnée aux adeptes et aux gens du Hadith et donc le Hadithullah il ramène beaucoup de choses sur les vertus les, les bienfaits du Ahdil Hadith leur colère plasme et ainsi de suite Il parle des attaques à leur rencontre. Elles se ressemble Vous regardez historiquement comment les gens du hadith ils sont attaqués. Eh c'est les mêmes attaques qu'on retrouve. Puis, il va donner un exemple. et un chapitre. Il va donner l'exemple de al al-Bain. Alors il Donc dedans, c'est un chapitre. Et son livre, il doit dater depuis dix ans. Il l'a daté, ça je ne sais plus, mais déjà c'est sûr qu'il date depuis dix ans. Et il dit que il a fait un le tour des attaques à l'encontre de l'Alban Rahimahullah et il les a réunis en 9 points il les a réunis en 9 points alors quand on les attaques comme je vous ai dit l'Alban est attaqué de tout parts donc chacun a des raisons qui l'ont amené à attaquer l'Alban Rahimahullah alors le premier point c'est que ils n'ont pas pu dire que c'est pas un Mouhaddi ça ils sont pas pu ou alors ils ont pas pu prouver que ce n'est pas un savant du hadith. Donc sur ça, ils ont tout fait. S'ils avaient pu le dire, ils l'auraient dit. Mais ils n'ont pas fait. Donc ils ont dit c'est grand bon, bureaucratie. C'est un hakki. Mais c'est pas un hakki. Il comprend pas. La science du hadith nous les petits. Hein. Mais les ulémas, ils disent que c'est lui, si c'est ce la science la plus difficile. La plus difficile, c'est pour ça que beaucoup ne s'y attardent pas dedans. Et n'approfondissent pas dans cette, dans ce sujet-là. Parce que c'est une science qui est minutieuse et très difficile. Des apprentis, y en a. Mais il y a qui font Allah Moustara. Donc, ils ont dit ça, mais ce n'est pas un faqib. Allah Moustara. C'est quelqu'un qui se distingue dans une des sciences les plus difficiles dans cette matière dans que beaucoup ne veulent pas s'aventurer après ils disent quoi mais ils ne comprennent pas c'est à dire que qu'ils ramènent les hadiths ils sont de vérifier les narrateurs s'ils sont beaux ou s'ils sont pas beaux de donner un de plus aux mais ils comprennent pas ça c'est une attaque qui date depuis les premiers temps sur le hadith de même il y en a ils ont du culot. ils ont dit mais au fait Il ne comprend pas parce qu'à la base, il n'est pas arabe. C'est un étranger aux Arabes. Et cher Rabbi, qui est l'un de ceux qui défend le plus et qui l'a connu de près, c'était son élève. Et cher El-Albani, il était fier d'avoir comme élève, cher Rabbi. Cher Rabbi, il a albani -Al s'il était arabe, beaucoup lui auraient donné sa valeur. Il mais beaucoup l'ont négligé parce qu'il n'est pas arabe. et ça c'est un mal ça c'est un marre des, des phrases en tant que musulmans on ne sait d'où elles viennent c'est comme si on nous disait l'imam al al-Mukhari ne prend pas de lui des, subhanallah pourquoi parce qu'il n'est pas arabe des phrases qui n'ont pas c'est des phrases sont sorties Des gens ont dit cela. Alors que Cheikh l'Alban, il était bien plus arabe que beaucoup de ceux qui sont de sang arabe. Subhanallah. Comme une fois il, a, un, il a dit, ouais, mais Cheikh l'Albanie en arabe c'est pas trop ça. Il veut dire, taillez, prends un stylo, une feuille. Fais-moi une introduction. Je vais l'arriver avec des introductions de Cheikh l'Albanie. <rire> Amin, subhanallah. Où est-ce qu'on va Deuxièmement, Il n'a pas de connaissance dans les fondements de la jurisprudence. Qui a la véritable connaissance des fondements si ce n'est les ulama du hadith Qui sont les plus connaisseurs des hadiths du prophète? Qui sont les plus connaisseurs des récits des compagnons? C'est les ulama du hadith. Personne ne les égale là-dessus. Donc la base, c'est qui qu'il y a Ce sont les ulemas du hadith. Un main des gens qui viennent plus tard qui nous ramènent des règles. Ou des bases. Puis, ils font de ces règles l'origine. Et le texte religieux, secondaires. Sachez que cela là ce sont un trompé de chemin. à la base, c'est les textes, puis vient le reste. Et c'est pour cela que cher Mohamed Amman et j'ai l'âme, disait les règles en islam elles sont acceptées tant qu'elles ne contredissent pas les textes mais ces gens là qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait des règles de la base on n'accepte pas tel texte parce que la règle elle dit Et la règle à la base elle découpe d'où elle découpe des textes c'est la contradiction, c'est la règle parce que la règle c'est quelqu'un qui l'a ramené Et Jean va rejeter la parole du prophète pour une histoire de de règles qui peut être erronée et fausse. Troisièmement, il n'a pas professeur. Oh, on ne lui connaît pas de professeur. Déjà c'est faux, historiquement c'est faux. Parce qu'il faut que la trouvez pas la personne hein, qui grandit tout seul et puis un beau jour il apparaît et il a plein la cimence, il a plein les choses à dire aux gens. farité faut quand même. Il faut quand même un minimum. Il se peut que quelqu'un ait plus de chure que d'autres. Que quelqu'un ait laissé plus longtemps que d'autres. Mais ce n'est pas toujours celui qui a eu le plus qui aura le plus grand résultat. Subhanallah. Mais ça c'est pour faire fuir. Ils ont trouvé tout, ils ont essayé tout moyen pour faire fuir. Quatrièmement, ils disent, qu il est marginal. Il ramène des choses qui sont en contradiction avec ce que connaissent les gens encore une phrase qu'il veut pas dire grand chose c'est pas parce que les gens vivent une chose que, que c'est la vérité et combien c'est c'est donc que souvent les gens les trouvent ils sont en contradiction n'est-ce pas voilà. mais comme lui il va lui il va, il va se ressourcer dans les hadiths et là hadiths pour lui c'est la base c'est pas les gens la base c'est parce ce que font les gens ils disent les gens les gens ils peuvent qu'ils aient raison ils peuvent, il se peut qu'ils aient tort. mais le Habib c'est la base sinon qu'est-ce que ça veut dire faire revivre une sunnah qui a été en paix si on doit pas perturber les gens et les laisser ce sur quoi ils sont ça ne veut dire pas faire revivre une sunnah subhanallah faire revivre une sunnah oubliée délaissée Autre point, le cinquième, il prétend que il ne respecte pas les savants et qu'il ne connaît pas le degré et la place des savants. Pourquoi Parce que Jérôme El-Berli, ils doivent son désaccord lorsque un savant s'est trompé ou il est en contradiction avec la vérité. Eux, ils vont en conclure, il n'a pas de respect pour le savant. il se permettent de contredire le prophète, pour ne pas contredire leur chère, et considère ça comme un bon respect et celui qui donne tout le respect comme il se le doit au prophète Mohammed, et qui ne met personne au degré du prophète dit toi tu ne respectes pas les chioux ça c'est comme l'esprit lorsque tu leur dis faut pas adorer les saints dit toi tu n'aimes pas les saints tu n'es pas les hommes vertueux ça c'est pour faire fuir c'est les réponses faciles Tu leur dis, la visite des tombe elle se fait de telle, telle, telle manière. Votre visite, elle n'est pas bonne. Toi, tu as interdit la visite des tombes. Parce que pour eux, c'est soit en visite des tombes, d'une manière idolâtre, ou bien pas de visite. Voilà, il y a de plus Sixièmement, ils disent que il est rare C'est-à-dire qu'il ne prend que là ce qui apparaît, les textes. Il ne va pas chercher ce qui derrière les textes. Je sais pas comment ils vont rappeler ça. Je ça. Mais à la base, on ne prend que la balance des textes, jusqu'à un point du contraire. Mais Afahiriya, au monde de l'excès, des agressions là-dedans. Et Shablan Ban, il n'a jamais dit de lui-même qu'il était Afahiri, premièrement. Et deuxièmement, dans combien d'écrits il a réfuté Afahiriya Et il a réfuté Ettehaz, Afahiri, qui est le grand imam de l'Aphahiriya. Septièmement, qu'il est laxiste dans le Tassiq c'est à dire que facilement il ont quantifié les hadiths contrairement à d'autres qui sont plus il y plus ferme et ça vous faut des preuves trouvez-le des exemples à mal de sortir ça comme ça et un de ceux qui a ramené ça c'est un autre égyptien Mostafa Al-Adiyawi ça c'est un ennemi de Sheryl El-Ber Celui-là, depuis très longtemps, et même s'il a étudié chez Shermourbe pendant une période, Chabon veut lui demander de laisser tranquille Sherm al Avant même, parce qu'au début c'est quoi Sherm al-Bani il est critiquable. Mais dans tous tes écrits, quand tu ramènes un hadith, il est comme ça le hadith, contrairement à lal Le hadith il est comme ça, contrairement à lal Le hadith il est comme ça, contrairement à lal Oh, on se pose des questions là, qu'est-ce que tu lui veux à lal Et ça depuis très longtemps. Oui. on n'est pas étonné que certaines personnes qui ont étudié dans son marquise dans son centre en Egypte il y a quelques années de ça sont revenus de ce centre en disant « El Elba » c'est un autre bon chose et lui donc il fait partie de ceux qui faisaient ça soi-disant se faisait passer pour les salafis alors que ils ne le sont pas huitièmement il n'est pas ça il est instable dans ses jugements sur les hadiths pendant une époque il a dit que le hadith était comme ça et un beau jour il revient sur son jugement en réalité ça c'est MashaAllah c'est un honneur ça prouve que Sheikh al-Bani il revient lorsqu'on lui a montré ou qu'il a découvert qu'il s'est trompé ça prouve que Sheikh al-Bani ne prétend pas avoir toute la connaissance Subhanallah. Et que chef al toute sa vie, hein, il a toujours été quelqu'un qui étudie les hadiths du prophète. Et il a eu accès à un ouvrage dans lequel il est précisé des choses sur des narrateurs qu'auparavant il n'a pas accès. C'est un honneur en réalité. Mais ces gens-là, non. Tu as dit ça il y a 20 ans, tu ne reviens plus dessus. Et après c'est le premier à dire, ouais, il faut reconnaître ses fautes, il faut revenir sur ses fautes. Et là ils ont considéré ça comme un hamar alors en réalité en disant cela ils n'ont fait qu'élever Cheikh Et nativement ils disent que il ne s'occupe pas de la critique du texte du hadith. Il s'occupe que des narrateurs. C'est-à-dire que des fois il y a des textes qui sont difficiles à accepter. C'est-à-dire que le texte en lui-même, il te montre que le hadith, il y a un problème là-dedans. Avant même de voir la chaîne de narration. Et que Chahal El-Bani ne ferait pas attention à ce point-là. Et que directement, il regarde que la chaîne de narration. Donc il va authentifier grâce à la chaîne de narration. Alors que le texte en lui-même, il y a un problème là-dessus. Ça aussi, comme le euh, chère Mohamed Bazmoul, il détaille tous ces points-là. Les neuf points-là, chaque point, il y a du texte. Le chère Mohamed Bazmoul explique Hein, et dit, ramenez vos preuves là-dessus. C'est bien beau de dire des choses, mais il faut ramener les preuves. Donc, voilà, euh, concernant ce qu'on aurait pu dire sur ce grand savant, bien sûr, c'est pas assez. Et c'est le peu de participation qu'on pourrait avoir sur la défense de ce grand imam qui, a, qui est, est quelqu'un qui a vécu pour la sunnah du prophète sallallahu sallam et qui a été la cause de la guidée à la sunnah de beaucoup de monde et de beaucoup de personnes mais comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas remercié Allah celui qui ne remercie pas les gens et il n'y a rien d'étonnant les prophètes et les messagers ont été attaqués donc Allah baraka wa ta'ala lorsqu'il aime une personne il les prouve et il se peut qu alam, que toutes ces attaques et toutes ces mauvaises paroles et tous ces dénigrements ou des insultes et encore des choses très graves qui sont dites c'est pour y aller amourdir vous imaginez les deux meilleurs hommes après les prophètes les meilleurs hommes de la communauté ils sont insultés émigrés matin et soir par les chites depuis des centaines des centaines d'années vous imaginez la balance qu'ils vont avoir comment elle sera lourde avec lourde la balance pour eux, en leur faveur donc il n'y a rien d'étonnant et quoi que tu montres et quoi que tu clarifies il y aura toujours des gens de l'égarement les meilleurs des époques ont connu des gens de l'égarement ce n'est pas notre époque qui va pas en connaître mais chacun d'entre nous se doit de prier Allah, de le garder ferme dans la religion de droiture et dans la sunna du prophète ce n'est pas une idéologie hein? Voilà, je vais faire un essai dans tel parti politique tel parti politique, non c'est le hak, c'est la religion ce n'est pas un jeu c'est un appel à, tout le, à toute personne sensée, sincère soit un chercheur de vérité Si jamais t'es dans un égarment et tu es vraiment en cherchant de vérité, tu trouveras la vérité. Ne prends pas la religion comme jeu. Ne prends pas les polémies comme jeu. Wallahi, cela peut t'amener même à quitter l'islam. C'est pour ça que les grands imams de l'islam ne s'adonnaient pas ce genre de choses. L'imam m'a dit qu'il dit à l'homme... Tu veux me confronter, si tu gagnes, qu'est-ce que je fais Tu dois me suivre. Et si c'est moi qui gagne, je te suivrai. Et si nous deux, on quelqu'un qui nous va, on devra le suivre. Il me dit donc que notre religion, du jour au lendemain, elle viendra à changer. Va voir quelqu'un qui est dans le doute comme toi, car moi je suis, sur une certitude de ma religion. Quand je suis sur une certitude, il n'y a plus besoin. Subhanallah. Je préserve mes oreilles. Je préserve ma raison. Je me préserve. Parce que les ambiguïtés, elles mentent facilement. Je mais les faire sortir c'est une autre question donc la question n'est pas euh, on va répondre à un tel on va répondre à un tel, on va s'attacher que les gens disent ce qu'ils veulent la vérité elle est là ceux qui veulent croire qu'ils croient ceux qui veulent m'écroire qu'ils m'écroient le jour du dernier chacun va être en de voir l'assassinat pour ta'al donc on se doit comme on le peut de défendre la vérité mais avant tout d'être sur la vérité et même si tu marches lentement dans ce droit chemin tant que tu es dedans tu n'as rien à craindre Allah. comme disait on marche sur ce chemin comme la torture le but n'est pas d'atteindre le bout de ce chemin mais c'est de mourir sur ce chemin donc ne vous faites pas voir par Satan par les suggestions sataniques On parle les gens de toutes part de tout bord qui essaient de vous faire dévier mortés là à plein temps. Okay. Mortés là à plein temps. Vient des époques celui qui est sur la sunna c'est comme celui qui tient dans sa main une braise. Une braise tu peux pas la tenir. Si tu veux la tenir, il faut bouger ta main. Hein, tu peux pas, ça brûle. Et ben c'est comme ça ce qui se tiennent à la sunna. Wallah c'est ça, ça fait du mal de voir une personne parce qu'il y a une ambiguïté qui circule au lien à un problème quelconque, il remet en cause le chemin en lui-même. Ça, ça fait peur quand même. C'est un grand mal. Ça veut dire que ce que tu reconnaissais comme étant bien, tu ne le vois plus en bien. Et ce que tu voyais en mal, tu ne vois plus en mal. C'est que ton cœur, il est vraiment perturbé. Et aujourd'hui, on vit une époque où facilement le mal, il peut entrer en toi. Facilement Avant, on voyait des gens marcher avec des gens. Maintenant, l'État peut enfermé dans sa chambre. Il a des amis virtuels. Ah, j'ai un souverain. Dans le 93, il y a un Il y avait un frère, on le connaissait. Il a un on le connaissait. Personnellement, j'ai jamais été invité chez lui. Ce pas un problème. Hein. Chacun invite qui veut jamais invité. Un jour, on sort de la mosquée, joint un nombre de frères que j'ai jamais vu Je demande à quelqu'un, je lui ai dit, c'est qui Il m'a dit ça, ce sont les copains d'internes, il a connu sur Internet. Je lui ai dit, subhanallah, nous qui sommes avec lui dans la même mosquée, il nous a jamais invité et ses amis virtuels du net ils sont tous ça parce qu'ils sont invités chez lui. Elle est agible, elle est, subhanallah. Ça, et il pas de problème de ce qui est... il y a de à cette personne. C'est-à-dire que faut faire attention. C'est pas parce que c'est facile, personne ne me voit, ça, ça n'excite pas, personne ne me voit. Allah, il te voit. Mais tellement qu'on est fait et cette dunya nous a euh, un peu endormi et on est dans une insouciance, on oublie qu'Allah, Taba, Ta'ala, nous voit. On oublie qu'Allah, il nous entend. Non, les gens ils ont besoin d'un enregistrement, ils ont besoin d'un écrit, ils ont besoin d'une preuve. Ah, la parole de l'homme n'existe plus. Subhanallah, tu vas en reparler Oui d'accord, tu as quelque chose Non, bon. Mais d'où est-ce qu'ils ont ramené ça Des règles que j'avais à voir m'a révélées. Allah, il parle de pervers. Un pervers vient avec à toi une information et tu l'es connu pour s'appeler à l'inciter. C'est certes, il y a une raison pour laquelle tu peux pas accepter comme ça sa parole. Et une personne que tu ne connais pas pour sa perversité. Il témoigne de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, et qui n'est pas connu pour être menteur, comment tu peux remettre en cause sa parole Subhanallah. Et ça, c'est devenu quelque chose de répandu. On sait, on est conscient qu'il y a des gens qui rapportent mal, qu'il y a des gens qui rajoutent. On en est conscient. Mais de là à dire, preuve l'épreuve, sinon je te crois. Subhanallah. Il faut faire attention préservez-vous on se doit de se préserver oh Allah, et des fois il y jeunes ils sont au courant certaines choses personnellement je suis même pas au bon, ça m'intéresse pas là il y a un séminaire il est fait pour Allah wa et Inch'Allah Allah il est témoin on vous dit ce qui est une vérité celui qui veut croire qui croit ce ne veut pas croire il ne croit pas on n'est pas maître des gens savoir qui guide qu'il veut il dit qu'il veut il égarde qui il le sera on n'est pas maître des gens viendra Yom Kiyama le prophète avec personne de sa communauté Il y a un doute sur le prêche de ce prophète. Il n'y a pas de doute. Il n'a été pas son Seigneur, poitaine, et il ne parlait qu'avec vérité. Et les prophètes sont un exemple pour les, pour les nations. Mais à moi, par rapport n'a pas guidé les gens. Mais les gens... Ah, t'as vu ce qu'ils ont dit T'as vu ça T'as vu ça T'as vu ça, as vu ça as... Il y aura un moment sur le fait de vous conseiller de ne pas se balader comme ça, d'en baisser, viens, c'est de suite la préservez-vous. Il est impossible qu'on écoute toutes les audios qu'on a en notre disposition des renama de la Sona. Même si quelqu'un donnait tout son temps on ne pourrait pas. Il y en a tellement. Lire les ouvrages convenables il y en a tellement. Comment vous pouvez trouver du temps d'aller écouter et lire de des gens que vous savez que vous êtes convaincus qui sont dans l'également que c'est devenu un abîsement. Tu m'attaques je t'attaque. C'est sépomber, tout ça. et C'est pas chaque fois qu'un chien, il a moi, Je vais m'arrêter dans le portail, je regarder le chien. Oh là, je vais jamais arriver, moi, à ma destination. Eh oui, subhanallah, il faut, il faut marcher. Moi, on n'a pas que ça à faire. Je préfère très tranquille. Bien sûr, je ne suis pas au courant. Vite fait, tu pourras me ramène quelques infos. Ça me suffit, je n'ai pas besoin. Tu fais un frère doué, je vais te audio, genre, Je te crois, dis-moi il y a un problème dit je le verrai subhanallah des fois sans se fatiguer les choses elles ne se pas elles tout le monde le sait subhanallah pourquoi se précipiter subhanallah on a le livre d'Allah il y a un doute le livre d'Allah y a-t-il un doute sur le livre d'Allah il y a aucun doute là-dessus c'est le Coran combien passe leur temps dans le Coran ben passent leur dans le Coran vous pas le de vous occuper des la soudain du prophète sur cette terre il parle pour moi-même Ah, parce que je vous dis des choses qui ça veut dire que je suis un exemple là-dessus mais c'est pas c'est un conseil qu'on se donne à nous tous sahih al-muhaddith muslim les sunni c'est tout équilibre regardez les premiers livres de l'islam les premiers livres de l'islam on en a on en a on, a, on a beaucoup il y en a beaucoup livres, les premiers livres ça part de quoi ça part de la sunna ça part de l'acquittage des sunna des hadiths tout ça pour te parler du droit chemin les fondements de base sur quoi doit être le musulman sunnite regardez les chapitres vous quelqu'un qui a eu de temps en autre, il a regardé ses ouvrages ou les, les cours là dessus il se ressemble les chapitres ils vont les mêmes chapitres ce sont les chapitres lesquels celui qui diffère Ils quittent la soudna. Ben regardez les questions avec lesquelles on vous embête aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont dedans ou pas Regardez. Alors, les baniens, comme vous le disiez, ils viennent avec des questions plus ou moins vrais plus ou moins existence pour vous occuper, pour se distinguer, pour se montrer. Vous voyez, on vient des questions que personne ne vient avec Ça c'est Cheikh Suleyman Abouhay il dit que dans les premières époques il y en avait un qui avait la science mais il n'avait pas beaucoup d'étudiants pourquoi Parce que les étudiants ils avaient accès à des plus savants lui vous comprenez ça l'a touché je ne sais ça l'a travaillé Là, tu sais ce que je vais faire je vais rarrer une chose que personne ne dit Il a ramené une question. Ah, les gens lui disaient, ah, vu, lui, il ça, et puis, autres, il fait que les il ne ramène pas. Il a des gens qui commencent à venir autour de lui. Et c'est pour ça que les de la sunnah, ils disent, mieux vaut être à la queue des gens de la sunnah qu'à la tête des gens de la bid'ah. La sunnah, elle t'agrandit. Et elle t'élève. Et la bid'ah, elle fait de toi un petit. Et c'est pour cela que dans les hadiths du prophète Sallam, dans il est parlé de prendre la science des grands. Il y a les grands en âge, et aussi les grands, c'est-à-dire ceux qui sont dans la sauna. Parce que même s'ils sont jeunes en âge, mais la sauna, elle a fait deux des grands. Et les petits, faut-il les petits Il est venu les petits en âge, et aussi les innovateurs, même s'ils sont âgés. Parce que la pita, ils sont devenus petits. donc on vient avec des questions c'est quoi la finalité est-ce que la personne qui a commis un acte de polythéisme, de mécréance est-ce qu'il est excusé ou pas excusé par Allah c'est ça la question vous verrez que ça ne fait pas partie des fondements vous verrez ça ne fait pas partie des fondements Et ça ne fait pas partie des sujets où les relâmas passent du temps là-dessus, de la sonde-là. C'est C'est quelqu'un qui a eu l'idée de ramener ça et d'occuper les gens à cette question-là. Bien qu'à la base, quand le sujet vient, les relâmas ont leur position. Et depuis très longtemps, c'est connu qu'il y a des relâmas qui le qu'il y a y en a qui ne le voient pas, il y en a qui détaillent pour telle catégorie de gens, pour telle catégorie de gens. C'est une question qui a existé et que les opinions divergeaient dessus, mais entre eux, il n'y avait aucun problème. Ça faisait toujours d'eux des gens de la Sonda. Et ils que les gens avec ça. Les gens de la masse. Où est-ce qu'on doit en arriver Tu vois pas le budget. C'est quoi, quoi le résultat La finalité, c'est quoi Il ne parle. Parlez-dit clairement, dites que dans le monde musulman, les gens ne sont pas musulmans. Voilà, dites-le clairement. Allez, aie du courage. Dites-le, quand des textes vivent vous fait, quand cette auto-baptême. Il a dit que on est tombé dans une jahiliya, bien que c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Et que même ceux qui font l'appel du haut du minbar, du haut du minaret, ce ne sont pas des musulmans. Ben le pauvre, un mois de vie, cinq fois par jour, il fait l'appel à la prière, il fait cet effort. Hein? Même lui, il n'a pas échappé à sa langue. Hein? Subhanallah. Enfin, il ne prie même pas le vendredi, hein, il ne prie même pas le vendredi. Hein? Les responsables des frères musulmans, ils le raconte Il dit, un jour j'étais avec lui, c'était l'heure du vendredi, je lui dis, mais tu fais pas le vendredi. Et il a dit, non, tant qu'il n'y a pas le calife, il n'y a pas la prière du vendredi le pouvoir les a où est-ce qu'il les a amenés l'amour du pouvoir ils s'occupent les gens ça djinsul amal djinsul amal un terme comme disait le houdami n'ont pas été employés par les salaires ils ramènent un mot ils lui donnent une certaine définition et après l'alliance est désavoue il se fait dessus et des gens tombent dedans donc ils ont une opinion chercher dans les paroles des ulama ce qui va plus ou moins, y aller confirmer euh, leur, leur, leur opinion et faire dire aux ulama ce qu'ils ne disent pas ah mais ça c'est sans dire les mensonges et les diffamations et tout ce qu'il y a dedans subhanallah à nous la piété et nous la crainte d'Allah c'est à dire que c'est comme si des gens étaient en guerre et tous les moyens sont bons pour la guerre Il n'y a plus de halal, plus de haram. C'est impressionnant. Combien de gens tombent là-dessus Jinn, qu'est-ce que ça veut dire La nature même de Marse. C'est un dirige de la philosophie. La philosophie, vous connaissez quelqu'un qui n'a pas d'axe C'est ce qu'il a dit chez Abiyah, mais votre phrase... Et sur le terrain, où est-ce est C'est -ce qu est qui a délaissé la nature même de Max. Mais où cette personne C'est bien beau d'occuper les gens. Et ça, c'est Safra al-Hawwadi dans son livre qui a ramené ces points-là supervisé par Mohamed Conto. Ouah, yadoubillah. Les idées de son frère où il y a une telle et l'en a fait la croyance des gens de la sonnette, et la croyance des gens de la sunnah et il en a fait à l'Irjah Wallahu Moustah nous prions Allah de nous guider dans les trois chemins nous prions Allah de nous faire voir la vérité comme étant vérité pour qu'on la suive et le mal comme étant le mal pour s'en éloigner nous demandons à Allah de le paradis et tout ce qui mène au paradis et nous lui demandons de nous préserver du feu de l'enfer et de tout ce qui mène سبحان الله و بحمدك تشهد و لا إله إلا أنت أستغفرك و أعطوه إليك الله على محمد و